C'est le Voilà mon destin, te parler, te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sont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 les dunes. Moi les mots tendres Enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot Juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure Que tu belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle.